Il y a déjà sept années, j'ai demandé à Jeff un soir de concert métal s'il désirait devenir l'assistant du Dr. Payne. Maintenant, je sais que sa réponse positive de l'époque allait devenir une de mes pires décisions. <rire> Beaucoup de sang et de v i s c è r e s ont coulé sous les ponts depuis s e p t a n s ce qui n'a pourtant jamais cicatrisé mes plaies béantes de regret. s Aujourd'hui, je suis encore plus stupide et masochiste que jamais, puisqu'en plus d'avoir remplacé Jeff, cet s être rempli de bêtises, par Sinistro, a ce gobelin perfide et traite à souhait, eh bien, je les reçois tous les deux à la fois ce soir. Je suis le roi des cons! <rire> Mais puisqu'il s'agit d'une souffrance temporaire et que pour la bonne cause, je vais mettre de côté ma douleur et considérer ce calvaire comme étant un sacrifice personnel au profit du Trois-Rivières Metal Fest. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Un médecin tourmenté, surtout lorsque deux des cavaliers de l'Apocalypse frappent à sa porte. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cosphere is our fucking business. We are u n d e a d Incorporated. Cette pièce est dédiée à Vincent Landry. Go! Attention! Attention! ジョブ、ジョブ、ジョブ。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 Plus fort que ça! Les championnats de jam d é Bill de Madame Frac, tous les samedis、hey! à 13h、hey! sur les ondes de s i p o u 891、hey! Les 13 et 14 novembre prochains, la bâtisse industrielle, Bois-Rivière Metal en collaboration avec Musique Daniel Côté, La Pus Rock et s i p o u 891 présentent le Bois-Rivière Metal Fest, 9e édition. 14 clubs sur 2 who are met on the net. The Black d e l i a r murder. Beneath the need to massacre. c o Vegas. Unexpected. Toxic Holocaust and suffocation. メイヤー・ウォン・チェ・ミュー・セク、so ・ダニエル・コテオカリマソン、エオ・トゥ・ロワ・リヴィア・メタル・ポイント。com、オー・コウ・ドゥ・ファン・ジ・フォー・アン・ソー、オー・カリマソン、オー・カリマソン、エオ・カリマソン、エオ・コ r ワン・ドゥ・ロワ・フォー・レイ・デュ・レコッツ。 はい。<音楽> Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 3 novembre de l'Ordre de Disgrâce 2009. I am Dr. Payne Pendragon. Et ce soir, je suis accablé non pas de un, mais bien de deux êtres pestilentiels Soit Sinistros et Jeff the Beast.、Oh. Messieurs, bien le bonsoir. Que sais-tu? t c e Bonsoir, euh, docteur.、Euh, je suis content de revenir au Bercail. Il, il est content, il dit qu'il est content. Il est... Il est... Mais je vais être content sûrement de repartir à la fin. <rire> nous <Non, bravo. rire> autres, si, nous autres. Bon, first of all, toi, ton i m p o l i t e ça sera sévèrement c h â t i é tout à l'heure. Ça ne te dérange pas, pas à toi. Connaissez-vous la blague des trois gars qui étaient perdus dans le bois et puis qui devaient mourir selon ce que leur père exerçait comme métier? Je ne mieux pas savoir. Ben, elle, elle est bien bonne pourtant. OK. Je la compterai une autre fois. <rire> Un de ces jours. Oui, c'est ça. T'as pas le temps, t'as pas le temps. J'ai pas le temps. On vient d'entendre. C'est du stro, ça. e n c'est dessus, moi. Ben, c'était tes choix. Ah、ça. Seigneur, excusez. Et ta barouette que ça v a l e pas aussi. Et maudit, <rire> c'est pas drôle, ça. Oui, on vient d'entendre Skeleton Witch、euh, <coughs> avec la pièce Stand, Fight and Die. C'est bon, hein? Ben oui. Ah, puis avant ça, on a eu Immortal avec The Rise of Darkness, tiré du dernier album All Shall Fall. Exactement. De、oh. paru en 2009.、Un、excellent album d'Immortal.、Euh, ça sonne et. C'est immortel. Sinistre Rose est, est, est un petit est black metal. Sinistre Rose est un petit. C'est faux. C'est complètement. C est, c est faux. C'est le petit C-H-R-I-S-T. OK. C'est、bon, ça que、bon, c'est.、Okay, euh... Auparavant, nous avions Cataclysm mais la pièce de Chains of Power qui est tirée du dernier album Prevail qui est paru en 2008 sur Nuclear Blast. Creator et Destroy What Destroys You qui est paru sur leur dernier album également. Hordes of Chaos 2009 SPV.、Ah, bon, label regretté. Ben, on va, on va regretter. Oui, oui, oui.、Bon. Tu le regrettes tout le temps, ça. Non. <rire> Pas officiellement, non. Il、euh, a ouvert avec m e g a l o t une pièce. m e g a l o t m e g a l o t t e pièce qui était dédiée à Vincent Landry, qui est le frère de ton collaborateur, Jeff Sam. Oui. Il y a eu une nouvelle plate dans, dans, son, dans sa famille. Son frère est mort、oui. euh, la semaine passée.、Mm -hmm. euh, les funérailles sont demain à Saint-Boniface. Ça f a qu'on. On va dédier un peu le Metal Fest、euh, cette année à Vincent oui, Landry pour, pour, sa, pour sa mémoire. La pièce qui lui était dédiée était Hand Game. Je crois que c'est tout à propos. Tiré de l'album éponyme, Hand Game, qui est paru il y a quelques semaines sur Roadrunner Records. Il est 21h35 et ce soir, c'est un spécial Metal Fest. Évidemment, Jeff en profite pour venir nous emmerder. Oui. <rire> C'est déblatéré sur non, son f e s t i v a l Non, non, mais quand tu as vous emmerder, on va, on va le faire, on va <rire> le faire à la plombe. Ben, quoi, tu fais longtemps que tu n'es pas venu. Tu as le droit de te lâcher l'os un peu, mais pas trop. Non, Jeff est ici ce soir avec nous justement parce que le Metal Fest, c'est ce week-end. Ça débute vendredi et ça se termine samedi soir. Et、euh, tu viens nous entretenir de cette 9e édition. Oui, bien, cette année, on... on revient avec le 3V à Metal Fest, 9e édition à la bâtisse industrielle.、Euh, on est des 3e années à la bâtisse. Euh, C'est les vendredis 13 et 14 novembre. En vendredi fin de 13, Jeff. Ben oui, en plus, tu sais, ça débute très bien. Ça, ça va avoir donné un cachet de plus dans notre affaire. Fait qu'on、euh, invite tout le monde à venir en grand nombre.、Euh, je sais pas si tu veux que je fasse la nomenclature des groupes.、Euh, ben, je t'ai pas invité ici pour te regarder. là. Non, mais. Regarde, sa... Moi, j'aime ça te regarder, par exemple. Ouais, ben, regarde. Mais pas trop longtemps, parce qu'à un moment donné, j'ai le dégoût qui me pogne. <rire> non, mais regarde ton Q-card, là. Ben, ben être... oui, j'ai des Q-cards, parce qu'ici, il n'y a pas, pas. de t é l é s o u f f l e u r Non. On n'est <rire> pas comme à Radio-Canada. Il y a juste、oui. des télésinaux. Bon, ben, écoute,、euh, <rire> le vendredi 13,、euh, 13 novembre, ça commence <rire> les hostilités avec、euh, Slowdwin de Nicolette, hein, notre groupe local.、Euh, après ça, c'est Aternam de, de Québec. Très bon ben à découvrir. Euh, fuck the f a c k après, suive, e u c'est un groupe de grindcore d'Ottawa.、Euh, après ça, c'est A Perfect Murder, le retour de A Perfect Murder après deux ans d'absence. j'ai une、scène. question justement pour toi. Ils se s o n t i u s reformés uniquement pour, ouais, la, fête? pour ben, la fête? Ben, ils se、mmh. sont reformés pour faire quelques shows,、okay. genre Montréal, Québec, quelques places.、Uh -huh. Mais disons que le Metal Fest faisait partie, c e s t une des raisons. Ben, c'est quelques dates, mais après ça, ils s'en. Ben, là, ils vont voir.、Ah, euh, ça d é p e n d comment bah, que, bah, pis u ça, c'est le, le line-up de Unbroken, en passant. C'est tous les mêmes、okay. gars qui étaient dans Unbroken.、Okay. Qui est l'album pour moi, qui, qui était le pique, là. m u i s ensuite, on a Unexpect. La, notre、euh, bande de folklore,、euh, bizarroïdes, métal.、Euh, sont des troubadours au métal. Des troubadours au métal.、Ouais, euh, métal. Expérimental,、euh, oh, ouais. horreur et one-hour. On a du t r o u b a d o u r prog. voire voir en ce qui me concerne, incompréhensible, là, mais bon. t r o u b a d o u r prog, métal, psychédélique. Les <rire> gars de C'est au poil, a lâché une bonne、euh, métaphore. On a dit,、euh, genre, on s'accroche dans la console. <rire> C'est ça. Okay. Mmh, bon, ben, OK, on en r e p a r l e r a i n o n mais il aurait fallu que je t'explique. Tu sais, il dit du métal, tatatatatat, ta, ta, puis ça finit, on s'accroche dans la console. Il、t'sais. aurait peut-être fallu, parce que vite, d e m a i n ton punch, il fallait pas <rire> dire grand-chose. Oui, a s mais je le sais que t aimes ça. <rire> t as pu faire bon sur le métal. Il m'a donné u mauvaise presse. Effectivement, je l'adore.、Euh, dans le même jeu, Là, l'avant-dernier groupe, c'est Covadis. Euh, Qu'au Vadir a u r a comme drummer、euh, Patrice Andelin qui joue dans Martyr. Ah、euh, oui. Je pense que c'est un. drômeur Ils o n t t u s du nouveau matériel, les autres Oui,、euh. ils, vont, ils vont présenter du nouveau matériel. Ils préparent un nouvel album qui va sortir bientôt、euh, cette année.、Mm -hmm. f a que je sais que ça travaille fort là-dessus. Il y a des pièces sur MySpace,、euh, sur le MySpace, des de, nouvelles. f a que je pense qu'ils vont en jouer. Puis、euh, on, on, on va pouvoir voir ça,、euh, voir ce que, que ça donne. Puis en, en headliner pour le vendredi, on a Suffocation. f o c a t i o n Qui vient de New York, un vieux Ben,、euh, vieux de la vieille, de Death Metal,、ah, o n pourrait dire. Des pionniers. Puis、euh, Suffocation était déjà venu une fois à Trois-Rivières pour les plus vieux. Si ça se rappelle, c'était en 97 pour la tournée de s p a c e the Sun, qui était à nous au m e k i z a r Oui, je me rappelle pas l d e s s u s Oui, moi, je、ouais, m'en rappelle, moi. Mais je suis d Ben Trouge, hein, moi. Oui, c'est、ouais, ça. <rire> Parce que t es vieux, tu n'es pas si jeune <rire> que ça. c e s pas obligé en fait en fait <rire> de le dire. Ça fait 12 ans, t avais quoi t avais 8 ouais, ans. C'est、oui, oui, une autre、dire. époque. Dans le temps. i s Suffocation, ils ont sorti un nouvel album,、uh, The o o t Blood o o t Blood o o t pas The o o t Blood o o t The o o t c'est King Diamond. King Diamond, bien sûr.、Euh, une chance qui l est là pour me r e p p r e n d r e King Diamond, ouais, ouais mais ça. OK. Fait que c'est ça pour le vendredi. l e samedi、euh, 14 novembre, on a、euh, de Rouen-Oranda Cryptic c a l l i n g du bon euh, black euh, symphonique, mélodique. Après ça, on a Vatican de Montréal,、euh, c'est du Death and Roll Black un peu.、Euh, c'est un, un peu un, un genre de métal crasseux, c e s les b a r r s C'est du métal crasseux.、Ah, vous allez voir pour ceux qui vont、euh, les voir. vous a l l e z comprends pas ça si black que ça. Mais on, ben, à cause de la voix, peut-être.、Euh, après ça, c'est Necronomicon. Rob the Witch. Rob the Witch sera là euh, avec euh, des nouveaux attirails de, de comment je pourrais je dire ça, de ça, visuel. s、euh, De ventilateur.、Ouais. Bien,、euh, Peu importe,、là. mais、euh, on... ça va être intéressant de voir un écran de m i c o n Il avait joué au la... Metal Fest en 2005, l'année que b m o t avait joué. Oui, juste、ouais. euh, avant. Puis après ça, on a Blinded by Fate qui、euh, ont joué en 2007. Euh, Blinded, euh, ça va être le retour de l'ancien baseman、okay. Gandhi que,、euh, parce qu'il y avait un nouveau baseman la de, de dernière année. Puis,、euh, bon, lui a quitté fait que pour le Metal Fest.、Okay. C'est l'ancien baseman qui revient. C'est toujours、euh, une valeur sûre. Blinded by Fate,、euh, du bon、euh, depth,、euh, mélodique, black、euh, pour ceux qui aiment ça. Ok,、Et、ben continue, spécifie, ça se débrouille très très、euh, bien. Après ça, on a Toxic Holocaust, un groupe qui vient de, je pense, Seattle. C'est un band de trash qui, qui font du trash à l'âme. Ça pourrait, pourrait mettre un parallèle aux premiers creators, si tu veux. Ok, ah!、Bah. Fait que,、euh, fait ça c'est sur Relapse.、Euh, après ça, avant-dernier, nous avons béni The Massacre.、Mm -hmm. Avec le Death、euh, Core Technique euh, Astronomique a s t r o o n Mathématique, i q u e m mais violent. Algèbre. <rire> Algèbre.、Ouais. Algébrique. Mais c'est toujours bien bon de voir ça live.、Euh, Benin de Massacre, c'est un, comme une grosse boule d'émotion. <rire> c'est comme une grosse、toi. boule d'émotion qui, qui sort l à Qui te、sort. garage dans la face et qui te dit Moi, je t émotif. <rire> puis, j e t'aime pas. <rire>、ouais. puis en en fermeture du festival, on a The Black Dahlia Murder, un groupe de Détroit. Qui vient de sortir le dernier album d'ailleurs, The、oui. Flow Rate. Et, e、euh, u fait que c'est la première fois que Bla The Black Dahlia Murder viennent au Metal Fest. Fait que ça va être intéressant de, de voir ça. Mais c'est aussi la première fois qu'ils viennent à t r o i s r i v i e s Oui, c'est ça q u o n a la i <rire> s s é C'est ça que j'ai dit. o、ouais, u a、euh, i mais t'as t au Metal Fest, mais à t r o i s r v i e s a u s h mais à t r i r e s aussi, ouais, ouais c'est、ouais. ça. Ouais. ouais. Exactement. Fait que,、euh, il reste encore des passes、euh, disponibles. Elles sont à, au prix de 40 en vente chez.、Euh, Les billets simples o n t de, par soir, c'est 25 En vente chez Daniel Côté, c o l i m a s o n、euh, sur PayPal, Trois Reviens m é t a l C'est dedans chez Profusion, Profusion,、euh, profusion PC, à、euh, Montréal et、euh, Vision, Rock, Vision Rock à Québec. v i s o n r o c e Puis、euh, 10 et rubans à Drummondville,、là. OK. Fait qu'il va en avoir à la porte aussi,、euh, probablement. Mais, côté billet, Jeff, est-ce que ça commence à être moins disponible? Ou... Ben, là, il y en a encore un peu, mais ça commence à sortir pas mal.、Okay. Euh, dépêchez-vous. Surtout, surtout pour les passes. Il reste-tu des places à la glace? Des places à la glace, oui, il reste des places à la glace. Il y a pas de passe b i l l e La glace est comme <rire> l'autre bord, là. a、ouais, c'est ça. f a c'est la bâtisse industrielle. C'est à côté du c o l i s é e Trois-Rivières.、Euh, le tout, quand les, les ports e trouvent à 5 heures. Puis les premiers bains commencent à 6h30. Les、fait、deux que, soirs? Oui, les deux soirs.、Okay. Vu qu'on a pas mal de stocks à présenter、euh, cette année. Fait que.、Euh, ben, puis, y a des... Oui, vas-y. Ben, aussi, on a un CD compilation qu'on donne à l'entrée,、ouais. comme d'habitude. Ça, tous ceux qui ont des passes, vous êtes assurés d'avoir un CD. Ceux qui achètent un billet simple, ben, c'est p r e m i e r e arrivée, premier service. Jusqu'à épuisement selon... des stocks. C'est ça. Fait que c'est ça, la, la, une des.、Euh, Une des, des, bonnes choses à avoir une pause, c'est, e、euh, n plus de payer moins cher pour venir voir les deux spectacles, vous avez un CD, s u r en réserve. D'accord. Est-ce q u il, il y a des choses, je pense, qui ont... Des petites choses dans, les dans la formule qui ont changé. Je pense que ça avait changé au niveau de l'acoustique, ces choses-là. Bien, là, l'acoustique, on va améliorer l'acoustique.、Euh, on a eu une subvention de, de la Corporation de, culturelle de Trois-Rivières. Tu o t le m o n avec des écouteurs, c'est ça?、Euh, bien, ça, ça, ça, ça, ça pourrait être ça dans 20 ans, là, parce que tout le monde va être chaud.、Ouais. <rire> non, bien, le seul petit problème qu'on avait à Baptiste Industriel, c'est l'écho du plafond. Ah, l e r é v é l a t i o n Ça sonnait est, un petit peu genre a r é、euh, n a、euh, Quoique c'était amélioré pas mal. En, L'année、bon, dernière, oui,、ouais. ça m'a d i i t m a i s là, on, on a donné un gros push. Euh, Puis on, on va mettre des, des, des gros rideaux au plafond avec des. des, des, des, des tentures acoustiques. Pis... Ouais.、Okay. Fait que, écoute,、euh, on, on va voir q u e s t ce que ça va donner, mais je pense que ça va, ça va donner quand même des résultats assez、euh, concrets.、Mm -hmm. Je pense que vous avez, fait, vous avez cette, cette, cette année、euh, une espèce de partenariat avec un fabricant intéressant qui vous donne le ouais, choix ben... de faire une petite promo aussi intéressante. Ouais, nous avons、euh, comme commanditaire principal、euh, Musique Daniel Côté.、Mm -hmm. Et en collaboration avec la Musique D'Année Côté, t r o i 3V Metal Fest et Scheckter Guitar, e on fait tirer une guitare Scheckter à tous les soirs au Metal Fest. Tout le monde même... rentre à l'entrée, on donne un coupon, tout le monde remplit le, le coupon. Met ça dans, dans la boîte, on fait tirer ça, puis vous pouvez gagner une guitare chaque terre à tous les soirs. C'est super cool, ça. Vraiment que, cool,、euh, écoutez, je、euh, pense qu'on peut, peut dire qu'on en donne pour le client.、Oui, l'année、cool. prochaine, ça va être une b a s e dans deux ans, un drame. Finalement, au bout de、tu、trois, voir, trois ans, vas vas une une bande.、okay. on va faire un ban. On va commencer une guitare, et、euh, on verra après qu'est-ce qu'on pourra donner. Peut-être un sac d'épicerie avec des oranges dedans l'année prochaine, je sais pas. Mais là, je pense qu'une guitare, c'est mieux qu'un sac d'épicerie. Ça ne dépend p o u r qui. C'est sûr. Ben, moi, personnellement, je prendrais ça a c d é p i c e r i e s les deux va trois guitares.、Ah, <rire> non, non. Non, c'est un super beau prix, Jeff,、euh, compte tenu du fait que, e u quoi, c'est quand même pas rien, là. e guitares à chaque t e u r c'est pas mauvais. Pis,、euh, je veux dire, une par soir en plus, là, e n d'autres temps, ce s e r t pas le même q u i gagne les deux soirs. <rire> ben, faudrait être, faudrait que le gars soit l bad-loqué. Ben, q u i l soit il l o c k é en maudit. Ben, ouais. Pis les autres bad-loqué. Ouais, mais c'est、ouais, ça. p a Fait que、être. participer à ce concours-là,、euh, c'est gratuit, on vous demande rien à part que remplir le, le, le coupon de participation.、Euh, c'est que, ça va être, ça va être intéressant aussi.、Euh, aussi, il y a l'after party, après les, les, Metal Fest, pour ceux、ouais. qui sont encore, e、euh, capables,、ouais. debout,、euh, on a au Rock Café le Stage, comme d'habitude. L'after party,、euh, le vendredi, c'est un hommage au death metal des années 90 avec le band Unleash Death de Rimouski.、Mm -hmm. Ils font des, u、euh, comme je dis, des,、euh, du death metal des,、euh, des années 90, début 90, des b a n d s comme Cannibal Course, Morbid Angel, n a p a l m Death, Bull Thrower, des, des choses à même.、Mm -hmm. f a que ça, ça, ça commence vers les 1h, 1h30, après le Metal Fest. Le Metal Fest finit vers, euh, en minuit et demi, 1h. Après ça, on invite le monde d aller, aller finir la soirée au Rock Café de Stage.、Mm -hmm. Le samedi, c'est un band de trash de Québec qui s'appelle Reuter、mm -hmm. qui, qui va jouer. Reuter, c'est tu sais, du bon trash crasse là,、euh, mm -hmm. de bonne famille. De bonne famille. C'est crasse, c'est de bonne famille. Chaque soir, ça coûte 5 mais vous avez un coupon, deux pour un. Une gracieuseté de Andy. Ouh. e i n Hein?、Mm -hmm. que, ça m'a plu.、Mm -hmm. euh, ça, ça, ça finit la soirée intéressante. Et après ça, b il y en a qui vont finir ça au Miami Hotel. Comme d'habitude. <rire> Moi,、euh, je suis. m a s s a c r t ils bien p a t i e n t les propriétaires. Oui, mais c'est plein, d h ô t e l s Là, aujourd'hui, là,、ouais. j'ai aujourd su q u e l s é t a i t comme s o l d o u t Ah, ouais? ouais? Non, non, écoute, ça va très bien d'un an à l'autre. là. C est, c est, ça festoie, mais c'est. c, c e suis dans la bonne humeur. Après, le passage. Il y a passage, moins de s f e s t s des festis. Ah,、là. ben, écoute. Il faut qu'ils rebâtissent l'hôtel.、Ouais, bon. Non, pas non, il pas... pas... non. C'est parce que toi, t'es couché. Tu vois rien. Tu sais pas. T'entends des w e e e e e e v e j e s t e n d s d e s oui-dire, Cette dire, année, b e n écoute,、euh, je vais、euh, leur dire on, on va、euh, on va dédier le Metal Fest à Vincent Landry,、mm -hmm. qui est mort, le, le, qui est le frère d'un e de mon de un des organisateurs, Samuel Landry, guitariste de Warfiction.、Mm -hmm. Fait qu'il avait 19 ans, fait qu'il est enterré demain. Fait que、euh, ça va être un petit peu un hommage posthume hein, ce, ce Metal Fest. Tout à fait. On va débuter cette émission spéciale-là dans quelques instants avec, e o n en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est, ce qu'on s'est proposé de faire, c'est d'y a l l e r à peu près selon l'ordre que les bandes défileraient,、ouais. là, sur la scène, le vendredi et le samedi. Donc, on va débuter tout de suite avec les, non, les...、oh, Jeff, excuse-toi. Oh, ben, n o c'est parce que l'heure est ici, ça. o u i c'est ça. Très, très, très, s bien.、Ouais. On est dans un donjon, où, vous saurez, le monde, il le voit pas, q a n d où, où, où, o n où, où, où, où, où, où, où, où, où, où, où, où, où, o e où, où, où, o où, où, où, o Il y a les sous-bassements, l'air est vicié. Il <rire>、euh, y a u s e m e n t s Il y a des angles marines, c e s m u r Ça d o t être les cadavres qui traînent aussi. Mais... Oui, c'est de l'engrais naturel. Il y a des cadavres qui se parlent, mais、euh, ils n'ont pas l'air à se comprendre. C'est parce que c'est <rire> des cadavres qui ne parlent pas la même langue. d o n c i l s p e u v e même, même ouais, effectivement. Jeff, est assez perspicace, finalement. Pis... Le perspicace. Pe、ouais. Pendragon a.、Euh, Quelqu'un qui va chercher des corps,、euh, des, des, voyons, des, des morts trop, internationales. Là, <rire> il, va, il peut aller chercher toutes sortes de f f a i r e s o、okay. Pandragon, Inc., Import, Export. <rire> Import, Export. On va commencer donc avec la formation s l o w d i v e n On va entendre par la suite a u t o n h e i m Fuck the Facts, A Perfect Murder, Unexpected Covidus et Suffocation. <rire> Hmm.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 Appelez-le -le du lendemain, c'est l'ultime remède! Les 13 et 14 novembre prochains, à la b â t i s s e Industrielle, Bois-Rivière Metal, en collaboration avec Musique Daniel Côté, La p u e Rock et CQ891, présente le Bois-Rivière Metal Fest, 9e édition. 14 groupes sur deux joueurs mettant en vedette The Black, The Liar Murder, Beneath the Massacre, c o b a y d u s Unexpected, Toxic Holocaust et Suffocation.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 b ベー、écoutez, on vient déjà de faire le, le vendredi ou à peu près du Metal Fest. Fait que vous n'êtes pas obligé d'y aller. La s e s s a l n も同じ。Je vous vois. c e s t un petit résumé très court, par contre. c、euh, um、é t t un résumé de. C'est un peu、euh, mal au tru de dire que.、Euh, mal au trou. Mal au trou. Bon, Jeff, es-tu prêt à faire un ouais,、okay. Frennais Frennais n euh, Normand, la n a m a n c l a t u r e Oui, OK. t en a s t une autre. Allons-y. Normante La e l première pièce qu'on a entendue, c'est s l o a d e Green avec la pièce Luz. Qui est un mot,、euh, je pense, espagnol, qui veut dire quelque chose. d e s gars de Slovene me l'ont dit, mais je ne me rappelle plus. Il ne faut pas se c i r e ce qu'ils disent. Non. C'est de l'album Hell Inside.、Euh, c'est sur un étiquette in indépendante. Étiquette.、Euh, étiquette. Après ça, on a entendu、euh, Aternam avec Angel Horned.、Euh, ça, c'est sur le prochain album, premier album qui va sortir sur Metal Blade. C'est un bon avant-goût. Cette pièce est tirée du CD Compile de 3e Metal Fest qui sera remis à tous les,、euh, les spectateurs.、Euh, Aternum qui fait Si vous aimez Behemoth, vous aimerez i、ouais. uh, Aternum.、Euh, après ça, c'est Fuck the Fuck qu'on a entendu avec The Sound of Your、uh, Smashed Head avec des petits bruits de téléphone dedans. qu'on a fa... Tu t'es fait prendre au jeu. t e s effectivement fait prendre. Ben,、ouais. Oui, je le voyais se g o n n e t après le téléphone. Il pensait que la ligne était en dérangement. Mais l'affaire. e e s t nante, oui. Là,、ouais. Non, mais c'est Pendragon qui est dérangé. Ça fait longtemps qu'on le sait.、Ouais, c'est plus, plus de primeur, <rire> ça. L'album, é t a i t tiré de Stimata g、euh, High Five,、euh, tiré sur Relapse en 2006. Euh, euh, avant, après, après, avant, après, ça, après ça, on a entendu quoi, dont.、Euh, okay. euh, okay. Là, t étais, t étais, tu es une a f f、uh, a i r Perfect Murder. murder qui... Perfect Murder avec la pièce Push Too Far,、okay. tirée de l'album Seas to Suffer, l'album de 2003. Et après ça, on a entendu Un Expect avec、euh, la musique、euh, chaotique, on pourrait dire. Ah, c'est le bon terme. Ouais, mais du cirque, du bon, du bon、ouais. cirque chaotique. C'est du bon cirque chaotique, disons. Euh, un Expect.、Euh, attendez, je vois. Meet、checker. me at a carousel. C'est un ça, album ça, In a Flesh Aquarium de 2006. Vous saviez qu'Un Expect arrive d'une tournée、euh, en Europe avec、euh, Dream Theater? Non, je n'étais pas au courant. Oui. On a fait une grosse tournée en Europe avec Dream Theater dans des grosses、euh, salles. et、euh, Ça a bien été,、euh, qu'est-ce qu'on m'a dit.、Euh, ah oui. On fait,、euh, une de, une de ou... oh, ils ont fait une coupe de ville là-bas Oui, on a fait une tournée.、Ah, la、Europe. tournée complète. Oui, avec.、Ah oui. euh, ah. C'est、euh, ça.、Euh, C'était dans des gros stades. Là, des gros combien de comme le personnes, stage,、là. mettons、euh, De ben, ben, que ceux, fois. Que c'est que, que tu as contre le stage ben, moi, moi, je n'ai rien contre le stage. Qu'est-ce On a entendu qu'au Vadis. Euh, avec la pièce,、euh, c'est parce que c e s t un petit peu mélangé. Silence Calls the Storm. C'est ça, de l'album Defiance、euh, imagine... Imagine... Imagination. J'admire ton anglais. h oui, elle est, c est、oh, ouais, très bonne,、euh, surtout quand je suis fatigué d e m ê <rire> m e、ouais, Fatigue-nous pas. Bon, écoute. Et、euh, euh, là, on s'en vient sur une grosse pointure. Effectivement. Quoi,、ouais, j'appelle Du neuf. Sophocation. On va terminer. Attends, on va le dire ensemble. D'accord.、Euh, un, deux, trois. Sophocation. Et la pièce,、hey, c'était bien. On recommence. <coughs> un, deux, trois. Ça va, les g e n Ah, j'aime ça. Et la pièce, <rires> on recommence. C'est comme si le d i s sauter. On n'avait pas un petit,、euh, petit concours tirage?、Euh? Oui, mais juste、euh, pendant la pièce. On va entendre la pièce de Focation Mental i m o r p h a g e qui est tirée de l'album b l o o d h o u t et qui est parue il y a quelques semaines.、Euh, bon, il faut juste c o m p t r en moi sur s l'étiquette nu Nuclear Blast. Et nous avons effectivement un, un tirage. Oui, on tire à Pen Dragon.、Oh, oui, à bout p a r t a n t j'espère, <rire> parce que <rire> si vous, moi, marquer, j j je tirais dans un drap à v i d a n g i ne faut pas le m a r q u e r t o i m a i Oui. Chose là. Oui. C'est pas genre un troc à v i d a n g mais tu sais, les, les récupérations. C'est pas. C'est irrécupérable, c e s t pas. Non, non, <rire> mais le gars, il a... voit arriver ça, là. Pendragon, ça, ça f l o g e Tu o n f avec u e ça. On, on envoie faire... ça. Truc, on envoie ça d l'autre troc, on envoie ça à l'autre place. Je trouve pas ça très、ah, gentil. i、ouais, l、bon, y, y a rien de gentil, mais、euh, moi, Oui, moi, je...、bon, ça fait longtemps que j'espérais que tu viens de nous dire un petit bonjour. Puis encore une fois, ben, il est en règle corobre. Il est en règle corobre, r c'est une distro. Tu... Là, tu es en r a n de. Là, c'est pas vrai q u i l t e d e n t r e t o C'est comme un e espèce de syndicat. Moi, je suis comme un représentant syndical.、Ouais. Je vais mettre.、Euh, Moi, je vais être en représentant. c é t e s c o n t u i sinon je peux perdre les deux jambes. <rire> oui, mais bah, ouais, tu l'as, le co-animateur <rire> Non, le... <rire> j'en ai jamais eu de co-animateur. Ça se résume à ça. C'est plutôt des sauf-douleurs. <rire> ben C'est peut-être. <rire>、ah, hey, là, on parle trop. Il y a s u f f o c a t i o Mais pendant la pièce, au、ah, moment non, que ça... la pièce de s u f f c c a t i o n débute, ou en fait, joue, le cinquième appel se mérite un billet pour un des deux soirs. Ben, en fait, le soir de son choix. Pour le Metal Fest, soit le vendredi ou le samedi, c'est à sa guise.、Oui. Le cinquième appel, c i n qui è m e appel au... qui téléphone、euh, où e s t l e téléphone maintenant? 819-376-5183. Voilà, répète le job. Répète, 819-376-5183. Le, le cinquième appel se mérite un billet de son choix de soit le vendredi ou le samedi pour le t r o i s i è Metal m Fest. Fait que... Appelez pas tout de suite. Appelez quand que la pièce de suffocation va partir. Fait que 376-51-83,、euh, cinquième appel, gagne un billet pour aller voir le t r o i s i è m e Metal f e s t Appelez right fucking now. Go! C'est un heureux, Jeff. Oui,、euh, un certain M. Pierre, on ne dit pas le nom pour ne、euh, pas créer de... de précédent.、Euh, de... Félicitations. De... Si vous connaissez un Pierre qui a téléphoné, b il a gagné son il a Pierre pour le Metal Fest. Félicitations, Pierre. Il a c h o i s i biais p o u s ceux qui ont appelé.、Euh, ça, ça, ça, ça a téléphoné assez rapidement. Effectivement. Mais qu'est-ce que vous voulez Le cinquième appel devait gagner et c'est lui qui a été le cinquième appel. On vient d'entendre la formation Suffocation et la pièce Mental Amorphage qui est tirée de l'album Blood Health. est Paru、euh, il y a quelques.、Euh, ouais, Qu m Ouais, un mois et demi, peut-être.、Euh, sur l'étiquette Nuclear Blast, c'est un bon album. C'est pas leur meilleur, mais c'est un très bon album. C'est pas sur Braille l a s n u r Nuclear Blast. Ah, ils ont changé? Nuclear Blast. Non, mais、euh, des couches, faut que tu changes de temps en temps. Ouais, effectivement. Ok, Jeff? o u i mais. <rire> ok. C'est parce que vous f a i t une prise de garde? Je sais pas pourquoi. Il écrit au Godreelabs pour avoir le dernier s a CD i n s u r f o c a t i o n Parce qu'il était sur Suffocation, mais il était sur Relabs. Oui, mais ils ont changé les bons. Ils ont changé les bons, et puis ils n o t pas catché qu'un dernier était sur Relabs. Ça va t'apprendre à têter des albums, tu les a c h e t e r comme tout le monde. Non, c'était p o u r de la promo pour vous, la radio. Ah oui, mais ça, ça passe bien de dire ça. OK. Donc, la, la, la soirée du. Ben, en fait, vous venez d'entendre une pièce de chacune des formations qui se produira ce vendredi 14, 13. Pardon.、Ouais. Et maintenant, nous entrerons dans la section du samedi 14. Samedi 14 novembre. On va y aller avec、euh, un Ben qui vient de Rouen-Noranda. Céline d i o n Non, elle, elle vient de Charlemagne. OK. Cryptic Calling. c'est bon, ça. Tu sais, quel. Hein, je veux dire, on l'a. i l le o n n a i s On l'a, la gang. Ouais, ouais, c'est bon. Cryptic Calling viennent de Rouen. Ils font du black metal un peu européen, symphonique. Fait que, écoutez ça. On part avec ça. Après ça, Vatican, Economicon, Blinded. Et euh. m i m p a r q u e d autre s groupe, là. C'est ça. e u autres, là. Fait que, on est. e c o u p é d'une pause. On y va a avec ça ou. C'est parti, right fucking now. 1 4 November, at the b a p t i s s e i n d u s t r i e l Bois Rivière Metal, e n collaboration avec Musique Daniel Côté, La p u c e r o c k et CQ891, present the o i s Rivière Metal Fest, 9th edition. 14 g r o u b s sur d 2 joueurs mettant en vedette The Black, The Liar Murder, Beneath the Massacre, Covadus, Unexpected, Toxic Holocaust et Suffocation. プリンは私の m u s i c d a n i e l c o t オカリマソンへと 3RivièreMetal.com、およそ 25$ pour un soir ou 40、40$ pour les deux soirs。Quantité limitée。CD compilation は、およそ 40$ pour, Metal de pour tous les deux soirs。Quantité limitée。CD compilation は、お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 489:111。 Ah, Jeff, arrête de pleurer, là. C'est le festival de. Mais C'est pour toi qu'ils font ça. Tu es content? OK. On vient d'entendre. Beneath Massacre. Non, on entend le k a r a o k é à côté. Oui, a s c'est vrai qu'on vient d'entendre ça. Vas-y, Jeff, c'est tes choix. Ne <rire> te laisse pas tomber. Je suis pas s é r e u x m o i puis c'est assez、euh, laborieux, comme je dirais, comme、euh, performance vocale.、Euh Euh, on vient d'entendre.、Euh, hey, J'ai même pas levé la bonne affaire, moi, excuse-moi. Vas-y, excuse-moi, Jeff. Est-ce que je suis en onde? Oui, oui. maintenant, oui. c p u t ê t r e Appelez voir、oui. si je、non. suis en non. onde. Non.、Oui. u r gagner、oui. une gomme-ballonne. <rire> bon. <rire> fait qu'on vient d'entendre、euh, Benny the Massacre avec、euh, The Surface,、euh, l'album la Mechanic of the Dysfunction.、Mm -hmm. euh, C'est paru en 2007, ça. OK. OK. f Avant a ça, on avait entendu.、Euh, Toxic Holocaust.、Toc、Toxic Holocaust. Qu'est-ce que vous a v en pensez de Nuke to the Cross?、Oh, regarde, ça, ça rentre. rentre. C'est、euh, du bon old school, comme on les aime. Mais、oui, Tu avais raison, c'est très vieux, Creator. Oui, puis ça, c'est l'album An Overdose of Death.、Euh, c'est sur Relapse, sorti cette année. f Un bon ben à surveiller au Metal Fest.、Euh, on est bien contents de les avoir.、Mm -hmm. euh, avant ça, c'était Blinded by Fate.、Euh, une pièce live.、Euh, The Imperial Collapse.、Euh, fait, la pièce était Under the a l c a l Sun. Et、euh, on a entendu aussi une c r o n o m i c o n e n e c r o n o m i c o n avec Temple of Sun, qui est tirée d a l b u m、euh, un petit peu, là.、Euh, the Sacred Medicine. Oui, c'est ça. Qui est paru en 1902. 62. C'est <rire> <rire> le, le même label que les,、euh, Johnny f a r a g o Oui, exactement. C'est paru en 1902. k e l K-Tel. a n t ça, on a entendu Vatican avec. t a n d i s que je trouve les. Parce qu'on marche un petit peu à l'envers. Là, on est un peu b e l Tu marches à l'envers. Vatican a p i c Non, non, non, non. Moi, j'avais fait une liste. Ah, ok. Paper Dolls. La liste a été changée. Les procédures ont changé. C'est Vatican et la pièce Paper Dolls. Oui, c'est l'album. mini-album. Shotgun et Evangelium. Evangelium. Evangelium. o a p p e l l e t o i Behemoth. Evangelium. Ok. Evangelium. f a e v a r i e sur l'étiquette g a l l o Records. Il étiquine un peu, hein. Non, pas t u Du Cryptic Calling、euh, en, en ouverture ou avant la, la publicité? Effectivement, avec la pièce de Dark Figure qui t i r a e d l'album Them. Eux. Ça, c'est tous des groupes que vous avez entendus qui jouent au t r o i i s è m e Metal Fest que,、euh, qui sera en fin de semaine, les 13 et 14 novembre, à la Baptiste Industrielle. On vous invite à grand nombre. f e s t o y e r le métal.、Euh, c'est comme l'espèce de. p a r t e de réveillon.、Euh, o m a i s mais tes invite, invites à condition qu'ils achètent le billet. Oui, mais c'est comme、euh, une, une donation. <rire> ok, c'est un e don. donation. n o n mais vous, oui.、Euh, euh, euh, au prix que ça coûte, monter un show, même. <rire> oui, j'aimerais ça savoir. s a s s u r e que ça coûte plus que 20$.、Euh, le monter le show? Monter le show.、Ouais. 21,50.、Euh, oui, ça coûte plus que 20$. Ok. <rire> ben, vous savez, maintenant, à vie à ceux qui veulent devenir promoteurs, il y a plus que 20$ dans vos poches. Oui.、Euh, L'air de rien, Jeff et Sinistro, s avec la dernière pièce qui nous attend, on va avoir passé. Une pièce de tous les bandes qui vont passer sur le, les deux soirs、ah, du o、oui, week-end. Il i reste d、okay, ouais, e Black Dahlia Murder. Il reste d e Black Dahlia Murder avec la pièce、euh, Christ Deform qui est parue sur le dernier album Deflorate qui vient de paraître sur les tickets. t e ticket. You got t ticket to write. The ticket Metal Blade. <rire>、euh, donc qui sera headliner le samedi 14. Black Dahlia Murder.、Euh, écoutez, il nous reste le temps de passer cette pièce-là. Jeff. Ben, merci b e a o、no, u p Merci d'invitation. C'est toujours un plaisir de, de, de se chicaner en bonne famille. Écoute,、oh, oui. Puis Sinistro, c'est un bon Jack, tu sais. Garde-les, brosse-les pas trop. <rire> brosse-les pas、ouais. trop.、Ouais, c'est une demande, c'est une recommandation. Non, mais ça, c'est genre, garde, tu veux pas refaire tes émissions tout seul. Non, mais t es t es tu vas te e n v a n s le Tu savais-tu, Jeff, qu'il m'envoyait en enfer? Ouais. Euh, Elle dit, a oh, t'es tellement é c e u r é qu'il m'a rechippé, puis au letter、ah, avec、ben. un. e Puis il m'a menacé. s u、si、je suis retourné, ça irait mal. Que, bon, il ne veut plus me revoir, que... là.、Fait、Mais,、euh... messieurs, vous êtes tous les deux mon karma. Ce qui, bon, veut, dire... Ce qui veut dire que je dois. Subir votre présence et espérer、je、un jour a p r è la rédemption.、Euh, je reviendrai dans les prochaines semaines faire une petite émission. Là, ah, t'es pas sérieux, toi-là. là? Ben là, si tu veux pas, je vais le faire ailleurs. Mon ben, maudite bonne idée, c'est temps que tu t'allumes, toi-là. Là. Non, non, mais je vais demander à la station de faire bumper, puis je vais, je vais faire,、okay. prendre votre heure. <rire> on va le tasser, puis on va le faire, les autres, à ta place. Vous êtes bains smart, les gars. Bon,、retenir. ben, merci. merci les... bien, puis,、euh, On y va avec、euh, The Black Dahlia Murder. Écoutez ça, ça va jouer au 3R Metal Fest, soyez-y. Exactement. C'est un rendez-vous. À la prochaine, Jeff Sinistro, la semaine prochaine. Yes, sir.、Merci. Et puis,、euh, allez tous vous faire foutre. Bien、euh... sûr.